I've cried. Up. Gaëtan Roussel sur RTL de 5h30 On est le vendredi 4 janvier Bonne fête ce matin aux Angèles Et tous les dérivés, hein. Angela, Angelica Angélique, Angeline Angeluno et euh, Angie Voilà, donc bonne fête à vous toutes et à vous tous Et ce matin la une de vos quotidiens Libération revient sur l'exploit Chinois, et je pèse mes mots hein, Puisque hier, ils ont réussi à poser une sonde Sur la face cachée de la Lune Libération qui titre donc conquête spatiale L'ombre chinoise Pour euh, La Croix retour sur euh, le mouvement des Gilets jaunes avec la hausse des salaires, le nouveau tabou pour euh, la croix, toujours les gilets jaunes pour euh, le parisien aujourd'hui en France gilets jaunes, le gouvernement durcit le ton en une, en ce qui concerne West France, c'est à l'international qu'ils ont fait euh, leur une, Trump la menace démocrate se précise et on finit avec euh, l'équipe qui consacre sa une à Sébastien Loeb qui va se lancer hein, cette semaine dans un nouveau Dakar, le quatrième pour lui, avant de reprendre le WRC, hein, le championnat du monde des rallyes à bord d'une Hyundai L'équipe qui titre « Lub, le défi » ultime, très jolie d'ailleurs de l'équipe à retrouver sur mes réseaux sociaux Twitter, Facebook, vous tapez simplement Thomas Debono, bientôt 5h32 bon début de journée une journée qui vous emmène tranquillement vers le week-end pour la commencer dans un instant c'est Sylvain Lexi qui vous accueille avec le best-of du Double Expresso, il y aura des cadeaux également, je vous en parle dans un instant juste après Snow Patrol, Adèle et le son qui va bien pour se réveiller et sortir du lit, The Cardigans My Favorite Games sur RTL2 Again For oh, this is the If I lay here like...